la cloche à la volée, le petit Jésus est né, du ciel Père Noël va descendre dans la cheminée. Mais seul peut l'attendre le petit enfant sage, sage comme une image, toute une longue... la cloche à la volée, le petit Jésus est né. Devant la cheminée, j'ai mis mes chaussures, toutes bien alignées, comme ça je suis sûre qu'il ne m'oubliera pas oh, le bon vieux Père Noël. Cette nuit, il viendra répondre à mon appel. Mais que vais-je trouver C'est que dans ma lettre, j'en ai tant de pour pas tout mais sans de la cloche à la voler le petit Jésus est né après tout je me dis Que je fus si sage Du moins tous ces jours-ci Que ça me rend courage Mais s'il m'avait trouvée euh, Un peu indiscrète Ou bien mal élevée euh, Je me sens inquiète Ma foi c'est fait, c'est fait de la cloche à la volée Le petit Jésus Le soir endormons-nous Faisons de bons rêves À demain les joujoux La nuit sera brève Non, je vais nettoyer Avec diligence Toute la cheminée Bonne prévoyance Père Noël Demain, ça je te l'assure Tu Ta bonne figure. Sonne la cloche à la volée. Le petit Jésus est né. Du ciel, Père Noël va descendre dans la cheminée. Lo shalom.